Gaieta arazo utsegina da etxe bizitzarena Ipar Euskal Herrian eta bereziki Miagirre Zedoni baneluitzune endaia Espeleta eta Ustaritzeko kantonalamendu ohiak biltzen dituen dituena 6. bozka erimu hontana. Eskerriko alderdiak urukorki xalatu dute biheren etxe bizitzen soberakina eta utzak gelitzen direnak Franzenso Mizeko Christine Labrousse. Ce que nous voulons c'est d'abord réquisitionner les, les logements vides, euh, plafoner euh, les, les loyers bien entendu et euh, c'est euh, évidemment donner des logements qui soient de qualité. Ereki jizionatzeko ide jarekin ez du behite spadabate giten, el erreko le tourisme représente pratiquement 70% de l'activité économique sur notre territoire donc on ne peut pas déloger les gens pour réattribuer les logements on n'est plus en Russie dans les années 20 Oui la réaction de Maida Hostin ne m'étonne pas du tout on avait eu exactement la même avec Michel Aliomarri en conseil municipal de Saint-Jean-de-Luz quand on parlait de ça et elle aussi nous traitait de bolchevique Arostegik proposatzen du erriek lurrak kostua palian asaltzatela ja be tasunak izaiteko, baina ezkerra bertzaleko auta gaiak dio miagitzen bezala etzela eraikitzeko lurrik peioetxe berrien parce que sauf ici là, il faudra bien le trouver. Donc soit on occupe au maximum ce qui existe déjà, ce qui est déjà construit, soit c'est bétonner toujours plus et entraver le développement agricole et le développement économique. Avec la la création de l'PCI, le territoire n'est qu'un seul. Donc que ce soit Biarritz ou que ce soit Saint-Jean-de-Luz à la limite, euh, le territoire n'est qu'un seul. Donc je suis étonné euh, du fait qu'on considère que les logements ne soient que sur Biarritz. Oh. Oh. Allez, mettons les pauvres rires.